بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا في أي باب ما حكم التصوير؟ أكد على طول التصوير حرام صورة دوات الارواح اه ايوه تصوير ذوات الارواح ايوه Et représenter des êtres dotés de d'âme. Wa, زيد. Hmm? சோர si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 Et on a expliqué que la plus grande cheve-boîte des gens là-dedans, c'est l'Aqlid, dit l'Oralama. D'accord Donc tu veux des Akash sur le sujet avec des gens, leur souhaite d'alivre, c'est, ouais, mais Chirintel, il est autorisé, pour Chirintel, il se fait filmer, ouais, qu'est-ce qu'il y a Et quand tu débats à l'Adilla, voilà, quoi. Ou par exemple, ils vont dire, ouais, à Mecca, il filme, c'est-à-dire c'est haram. On dit, à Mecca, c'est pas, pas le Janna. Allah a fait le faute du lieu, mais ça ne veut pas dire que les gens qui y sont, ils sont tous, oui. sont tous oui. pour se taquimines. En Mecca, il y a des voleurs, ça existe. En Mecca, tu as des gens qui fument, tu as des gens qui font... font Peut-être même qu'ils ne font pas salat. Tu vois. Il nous a raconté, ils habitaient dans le, dans, à Mecca. Je ne sais plus que si tu m'as raconté ça, je sais toi. A, je ne sais pas quel âge, il n'a jamais fait le hajj. Il habite à Mecca, il n'a jamais fait le hajj. Il ne faut pas confondre entre le faute du lieu... et les gens font des choses différentes au Qadhalik le masjid de Nabawi les roulémas ils sont filmés ou le masjid est filmé même s'il est filmé le masjid est filmé ça ne veut pas dire qu'il s'autoriser le masjid de Nabawi il est embelli il est embelli dans le masjid de Nabawi il y a la kubba khadra, sur la pompe du Nabi la kubba la kubba la kubba c'est pas permis le masjid maintenant le, le, le, le, le, le kabr est dans la baptiste du masjid Al-Abbas, ce n'est pas permis, ça non plus. Ce qu'on veut dire que c'est une choudière, ce n'est pas une choudière, tout ça. Ce n'est pas une choudière, tout ça. Et, nous, nous sommes en état de l'épreuve. On doit suivre les preuves. Alors, il dit, « Et l'Abbas, il dit, il dit, « Il dit, « Il dit, « Il dit, « Le Rasoul Allah, « Il dit, «« Il dit, «« Il dit, ويجهل له بكل صوره صورها نفس يعذب بها في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور كذلك كل لفظ كل من الفاظ العموم مصور المصورون اكسبيكي سي كو مصور سيل اسم فاعل ث ثورى صوروا كل شخص كي في ريبوزاسيون سو تو سي فور دكا سان dedans اون اكسبلييه ياهر لو ديسيناتور اون ابل موساور Le sculpteur on appelle musawwir. Le photographe on appelle musawwir. Le cameraman on appelle tousr dans le mot sura. C'est sur tous. Donc il a dit كل مصور تو فصونور ديماج est au feu. Et chaque sura <coughs> image qu'il aura façonné on accordera une vie à cette à cette image par laquelle il sera chatié dans le feu. Wa jazabillah comme on l'a dit hier, ça ne s'est pas miré qu'à baïer. يقول كل مصاوير في النار, أي كل مصاوير سورة, les yeux روح, فوا في النار, يتعاتيه من فراد الله به. مين الاخرق والاختراع. Donc chaque مصاوير, c'est-à-dire ceux qui ont fait des سور, qui ont du روح, bien sûr, d'être, d'autres dames, seront au feu. Donc, fosse à donner à ce qui est parmi les spécificités d'Allah qui est taswir de la création quand on a dit que la la illah de taswir c'est quoi c'est quoi la cause de notre addiction comme le hada ça revient à vouloir ا ايميت الى قسم الله عز وجل يجعل لكل سوره صورها نفس يعذب بها في جهنم اي جعل الله في كل سوره صورها روح وتعذب تلك الصوره او جعل الله لو بعدد لكل سوره صورها شخص يعذبه يوم القيامه دونك شخص ايمش كي لرافات كو دت دت دام elle sera rendue vivante cette image sera rendue vivante et sera rachetée pour chaque sourat qu'il si a faite soit sura la soura elle-même que châtiera ou alors une personne sera mise pour le châtier par rapport à chaque sourat qu'il aura faite yakur wa shahr ijmal liehamma kana musawwirun aqbah an-nas adaban ma'a Allah wa ajra'ahum ila muharim Allah akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna kulla من كل من يصور صوره فين الله ينفخ فيها روحا يوم القيامه ثم يصليت عليه تلك الصوره فتعذبه في النار جزاء بما عمله هذا الحديث كما استيكي comme ceux qui sont parmi les gens qui ont le, le pire comportement avec Allah et qui ont enfreint ces lois chacun انتره سيعاقب يوم القيامه على الصور اللي هو رفق فيها اللي هو رفق ou des hauts sculptures ou photos ou vidéos. Et alors on leur mettra une âme pour qu'elle devienne vivante et le chassisiron dans le feu. On retrouvera ce qu'ils leur a commis. On les a failli dire à كل مصور أن يتقي الله. حسبي الله يغني بلا لا. أن يتقي الله عز وجل ونترك هذه المهنة الخسيسة فإن الله سوعده خيرا منها لمن ترك شأن لله عوضه الله خير منه. كل الذي شك مسوورد قال الله ليس illusion ceux qui travaillent là-dedans c'est leur travail il a dit hadi al-mehna mehna c'est profession euh, donc les photographes dessinateurs sculpteurs qui vivent de cela d'accord eux leur salaire n'est pas haram car la base de travail il est haram c'est comme quelqu'un massacre qui fait de l'alcool la base de travail en même le haram الْفَوَاِدْ تَحْرِمْ تَسْوِرْ زَاتَ الْأَرْوَاحِ سَعَنِيَنْ جَوَازْ تَسْوِرْ عَيْدْ زَاتَ الْأَرْوَاحِ donc qui lui permet de représenter des images qui ne sont à la base pas de tes dames des arbres des voitures des paysages et chier Mahmoud euh, Tawaijiri il a nélevé ça là également sur tes soirs et lui il voit que tu ne sauras rien du tout même pas le soleil car il a dit même ces choses-là peuvent être adorées des arbres ont été adorées des pierres ont adoré le soleil est adoré d'accord lui il y a l'interdiction mot la corne il y a des hadiths ou Assad ibn Abbas qu'il faut que c'est permis Saarisan al jazam jins al amal rabiya tahrim kasb al musawwir lian al amal اذا حرم حرموا كسبه نعم on se rend montre que le salaire du musawwir les ces argent qui est licite طرق من صوريه كي في تصوير ذوات الارواح قصده خبايله جوهه تاديدت صوريه غامو تاديد مناسبه الحديث الباب حيث الدل الحديث على التحريم تحسوي التصوير لذوات الارواح الحديث اذكرت ادشن دو فعل ذلك مناسبه الحديث التوحيد حيث حرم الحديث التصوير لان ذلك مشابه لخلق الله وذلك الشرك مع الله في ربوبيته وتصويره également sur la mena ressemblance à la création de Allah et cela du shirk dans arububiyya on veut que تصوير les trois livres dont je me rappelle où était traité le sujet kitab tawhid tawhid al kaba'ir ibn Jauzi au péché également un livre de Mahmoud Douayiri sur les points de ressemblance on a des soucis de ressemblant aux mouchriquines et parmi eux il a fait ça de ta souir c'est les mouchriquines qui font ça, les mouchriques ne font pas ça donc ils rentrent maintenant dans le tachabot des kuffars ta souir on s'en a dit plein ilal plein ilal il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit il a dit Ibn Abbas il a dit marfou'an sur la remonte de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura façon une image en ce bain monde il sera chargé d'y mettre l'Abi il ne pourra pas le faire il ne pourra pas le faire il ne pourra pas le faire يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من صور في الدنيا صوره من ذوات الارواح فين الله عز وجل يذمه يوم القيامه ان ينثها فيها روح وقد علم الله ان مصور يستطيع ذلك وانما كلف بذلك تعجيزا وتبيحا لاظهار لحقاره لحكارته وضعفه وقد صح حديث وزعفق ان الذي في الصور يوم القيامه on lui chargera de mettre le soufre de vie. Et Allah, azzawajal, sait parfaitement qu'il ne peut pas le faire. Donc il sera chargé de faire une chose, pour lui montrer que sa faiblesse en fait. Fais-le, il n'y arrivera pas à le faire. Montrer qu'en fait tu es faible, d'accord Tu es méprisable, tu es vil. Et tu te désobeilles. Al-fawa'id, tachalim, taswir, zawat al-arwah. Sanyen, jawaz, taswir, r'alzat al-arwah. فالي سنة الجزاء من جيس العمل فالإمام عليك الحديث بسيلا مناسبة الحديث الباب عيث الدلل الحديث على التحليم تصوير ذوات الألواح مناسبة الحديث التوحيد عيث حرم الحديث التصوير لأن ذلك مشابهة لخلق الله وذلك الشرك في الربوبية نسو عيلا أباش كلها لسن فو الدكتور سلام كيسيلا يقول و لمسلم عن النبي الحجاج قال قال قال لي علي الا ابحثك على ما بعثني عليه س... رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدا صوره الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وقال علي اجيا ابو الحجاج تمسيون كما مسي دين النبي صلى الله عليه وسلم en me disant ne laisse aucune image sans l'effacer ni de tombe élevé sans la planir donc là ce hadith là comme on l'avait dit hier minil adillah ala anna layarzem anyakuna surah zat zil anny qu'elle est une ombre c'est-à-dire une sculpture qu'elle a dit illa tamasta pas tamas C'est effacé. C'est pas cassé. Ou elle-là, il aurait dit, il a cassé. Donc tu la brises. Il a dit, tamasta. Et on explique hier également que, le Nabi Sraim efface des images dans la Ka'aba. Et on parle de Khattab également, efface dans la Ka'aba. Il a déchiré les rideaux, quand il y a des images, c'est pas des sculptures. Chirak si akadimet, Allah abatouka, ayol sulukah. C'est, je t'envoie. C'est, envoyé, mais en mission. Tamastaha ay mahautaha, effacé comme on a dit. Mushrifam ay murtafi' an al-qadra al-mashru' wa wa al-shibur. C'est-à-dire une tombe élevée qui dépasse la taille légiférée qui a al-shibur. Al-shib ah, c'est un lampon, c'est khafif. Nafadarik. Ça se l'indique l'interdiction de al-biné al-akubur. Et le hadith réunit les deux illa Par rapport au shirk Qu'à la surah Ça amène à ce qu'elle soit doré plus tard Et la tombe surélevée Nafs a shirk Donc cela c'est une chose qui est liée Au tawahid comme on l'avait dit Ce n'est pas prendre la légère Ya quod le shiach alijmali Lama kena l'islam Halisana l'assad Kullabab il yu addi ila shirk Khafiyyan au zairan Akhbarana علي رذر عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله وامره ان يمحو كل سوره وجدها ويهدم كل بناء بني على قبر وذلك ليبقى للمسلمين اسلامهم وتصفو عقيدتهم وذلك لتصوير الصور والبناء على القبر يودي لتعظيمها وتقديسها ورفعها فوق منزلتها وهي طائعه حقا من حقوق الله الذي يسطي Donc là l'islam parmi les hérésies de l'islam c'est fermer les portes et couper les bras à la racine de tout ce qui pourrait amener au shirk, comment des obéissances que ce soit apparent ou caché. Et parmi ces causes justement le taswir et l'invocation des tombes. Et même si on dit que ta photo que tu as faite, ta vidéo que tu as faite ne sera pas adorée ou quoi, l'acte que tu fais, c'est le même acte qu'on fait ceux qui ont fait des choses qui ont été adorées par la suite. Donc tu le ressens. dans le hadith qu'on avait pris de cet homme qui voulait égorger un ébil. Mais le sahaba l'interrogeait, l'interrogeait. Elle ah si il y a des ayats des mushrikins il a dit non. Il a dit fa ou fi binathrik. Et lui a dit quoi Car ce tome là à la base voulait égorger pour Allah. Le Nabi sallam l'interrogeait sur les choses parce que ce tact pourra amener ce que des gens par la suite tombe dans l'erreur ou alors dans cela il va ressembler aux gens qui étaient déjà dans l'erreur donc on ne regarde pas forcément le résultat on ne dit pas que ça va forcément arriver mais en le faisant tu lui apportes une contribution que tu le veuilles ou non d'accord tu lui apportes une contribution à un acte qui amène à un grand péché et là c'est le shirk en soi donc tu n'as pas à le faire tu fermes les portes. Quand on sait pertinemment que ce n'est pas toute photo qui est prise aujourd'hui, ce sera doré. Là, elles vont disparaître. Les vidéos, pareil. On sait très bien. Mais l'acte en lui-même encourage les façonneurs d'images qui le font pour cela. Et dans les générations à venir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va se passer. Il dit, « Et l'acte en lui-même encourage les façonneurs d'images qui le font pour cela. » مدش تك شعير له ولجلود وتعذبوا الكلوب فصير قرورا يطاف بها كما يطاف بالبيت الحرام وينحر لها كما ينح... ينحر لله عز وجل وذلك شرك بالله سبحانه وتعالى وبدعه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا تابعون الى ديما لوزون celui qui voyage aujourd'hui dans le pays d'islam et voit cela que c'est très répandu c'est-à-dire les tombes qui sont élevées pour lesquels les gens font des circuits, le tawaf, comme le font autour de la Kaaba. Ou des gens qui égorgent près de ces tombes, de comme négosh pour Allah Subhanahu wa ta'ala. Et autres ou qui invoquent près de tombes. Ces, Suisses, ces tombes. D'accord C'est suisse ces tombes. Ou également des cultes des sculptures, des statues. Et donc tout cela est du shirk. Et également une bid'a. Ah, c'est également fait une adoration. Oh, c'est pour la cause. que ta carobi ila Allah azza wa jalla apporte ces fausses divinités comme intercesseurs. Donc ça c'est bid'a qu'elle n'a ni le Messie n'l'a pas fait, ni les sahaba, ni les tabi'un. Il y a كل فوائد وجوب انكار المنكر. Le mécetoire de blame le responsable. Ta'lil il a dit quoi Respect une image sans l'effacer et ça une inum sans la planière. Donc là-bas c'est que toute image doit être effacée. Alors des fois on est tellement dépassé que d'images partout. partout, partout, partout, partout, partout, <'il y> même des fois, ma cheikh, comme Cha'a Ben Beaz, où l'on saimeen, il dit qu'à l'année où il y a juuze, uh, «Iktina al-jara'id al-latifiya suwar, lé ajili akhbar al-latifiya. Laissez-les suwar. Summa tukhrak wa turma. Ceux qui achètent des journaux, d'accord, les journaux, pour avoir les informations, de ce qui se passe. Les journaux, c'est rempli d'images. Donc les gens disaient peut-être qu'à cause de ça on ne peut pas acheter les journaux tu peux acheter le journal tu lis l'information et après tu le jettes sinon tu ne l'as pas acheté pour l'image tu l'as acheté pour l'information c'est comme les sites aujourd'hui, bon dans les sites il y a des images toi tu ne veux pas l'image à la base tu veux l'information qu'il y a ou l'article qu'il y a à ce moment là toi, ce que tu auras fait ce n'est pas haram en soi mais après tu enlèves. tu enlèves et si jamais tu envoies un, un lien avec quelqu'un et qu'une image qui apparaît faisons que l'image n'apparaisse pas tu envoies le lien tout seul T'as également, quand une image apparaît dans une maison, qu'est-ce qu'il se passe Ah, allez-y, le malaïka n'y rentre pas. Quel malaïka Dans la Rahma. Donc c'est-à-dire dans ta maison, tu ne trouves pas la baraka et la Rahma. Il n'y a plus de maison. Il n'y a pas chaké à cause de ça, les gens ne se rendent même pas compte. Pourquoi C'est rempli le soir dans la maison. La télé, elle est allumée, il y a la photo de l'enfant, la photo de l'autre qui a connu son diplôme, la photo de l'autre qui a fait le service militaire, La photo du bébé de 4 mois, la photo des grands-parents, photo de tout le monde. D'accord. Ouaka là. Le t-shirt, il y a Mickey, il y a Donald, il y a son Goku, alors c'est beaucoup c'est même pas la peine dans le cherche remplir, tu vois. Les jouets, il y a les peluches, il y a les poupées, il y a les figurines, à la maison, elle est remplie ce soir. D'accord, sur tous les ongles. Il faut les verres, tu as des images, tu as des chevaux, tu as des dauphins, tu as des tu as des poissons. Les plats pareils, d'accord Le tapis, n'en parlons pas. Le canapé, n'en parlons pas. Peut-être la chambre de l'enfant, le papier peint, c'est rempli d'images. Et voilà. Et les gens disent, pourquoi on a des problèmes Et je parle de Moussémi, là. Les couffards aussi. Les couches, tout ça, comment tu fais Les couches, si tu as le courage, tu prends un marqueur. T'effaces. Et les couches, il y a un khilev du fait que les Wallama ils disent que c'est parmi les maquins du Tahan. Les, yeux, les, les, les choses qui sont avilées comme des chaussures qui se sont piétinées parce qu'ils ont dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a déchiré les rideaux de Aisha il en a fait des coussins sur lesquels on s'appuie donc la dixième chose c'est que tu marches ou quoi et on voit que c'est permis et la couche il y a quoi dedans je sais pourquoi pour ne pas jeter à ça alors je cherche la première chose avilée c'est une couche malgré tout malgré tout Le meilleur c'est de l'effacer si tu peux le faire. Après des fois tu es dépassé, mais tellement où chercher des coups, il y a pas d'image, le moins possible. Je sais pas, écoute, t'as acheté des biscuits, t'as acheté des images partout. Tu vois. Mais même tu fais attention à une, la 5, tu t'encharpes, tu les as même pas vues. Tu pas tu papier à la maison, sont là ton passeport, il est là, ta photo d'identité elle est là. Tu as des images partout. Tu vois. Donc après tu fais tawa, tu fais astaghfirullah. Un peu comme l'ont fait les sahaba lorsqu'ils sont arrivés à Hême. Ils ont vu les les toilettes construites en direction de de la Qibla. Ils ont dit quoi Nan harif nassaf Allah. Vous êtes comme vous pouvez, tu vois. Des fois tu tu es, es, es dépassé par la situation. Tu réalisais tu vois le soir, achi, de le dépasser. Il y a quoi le moment de ce hadith, le bab. Et كذلك شرح لي التحريم بين القبور. Qu'il n'est pas permis de faire des édifices sur les tombeaux, les tombes. مناسبه الحديث الباب حيث يدل الحديث على تحريم التصوير واتخاذ الصور نقطه الحديث من نوع لا quoi en plus qui ne pas permis de faire les photos les images les vidéos les dessins ou quoi et en plus de se le procurer parce qu'il a dit qu il faut que tu les fasses et comment tu les fasses la tête la tête بمناسبه الحديث التوحيد حيثوا حرام الحادث في التسوير لأنه مشابهة لخلق الله يجب أن يشيركم مع الله في بربو بياتي نعم افريدا في المراحظات كل من جاءنا الصلاة لأن يجيزان رو يسان عباسان أو quoi يقول للمان باكسي پرني ناسا ما هذا فعله هنا ورحمة الله